Bienvenue À votre é m i s s i o n de métal progressif, la brique et le fanal. La brique et le fanal. Votre animateur, Alain Lefebvre. Bonsoir, bienvenue à c e t émission La Brique et le Fanal en ce mardi 22 juin 2010. Mon nom est Alain Lefebvre et je serai là pour vous accompagner en musique jusqu'à 21 heures. La Brique et le Fanal qui, je vous le rappelle, est une émission qui est consacrée au power metal, metal progressif, doom et rock progressif. Il s'agit de la seule émission consacrée entièrement au metal mélodique à l'horaire de Cifou depuis maintenant 10 ans. Ce soir, encore une fois, je vous ai concocté une émission très diversifiée. Au cours des 120 prochaines minutes, on va entendre, entre autres, les formations Vandenplass, Pagan's Mind, Epica, Moon Spell, Moon Sorrow, Dissection, Dimu Borgir et Dark Funeral. Donc, un excellent programme en perspective pour les amateurs de métal à tendance progressive et mélodique. Tout de suite, on va commencer l'émission en force avec un peu de heavy metal traditionnel et de power metal. Dans un moment, on va entendre r a g e et High on Fire, mais d'abord, on, on débute avec une formation suédoise. Wolf at the Graveyard, sur les zones de la Radio Campus, la seule station, absolument la seule, à d i f f u s e r du vrai métal à Trois-Rivières, c'est p o u r 89 FM! Le trio californien High on Fire avec la pièce titre de leur nouvel album qui est sorti il y a quelques semaines, Snakes for the Divine. Et、euh, je vous rappelle que High on Fire seront au Heavy MTL la journée du samedi, le 24 juillet. Juste avant ça, on a entendu le trio allemand Rage avec la pièce The, age, the Edge, plutôt, of Darkness, qui ouvre leur tout nouveau et excellent album Strings to a Web, qui vient tout juste de paraître en Amérique du Nord. Et au début du bloc, on a entendu les Suédois de Wolf avec At the Graveyard. C'est tiré de leur album de Black Flame de 2006. 19h22, vous êtes en compagnie d'Alain Lefebvre à l'émission La Brique et le Fanal, la seule émission de s t i Fou, entièrement consacrée au métal mélodique, métal progressif, Power Metal. On va poursuivre dans cette veine Power Metal, justement, puisque dans quelques minutes, on va entendre les vétérans de Iced Earth. On va aussi entendre les Canadiens de Three Inches of Blood. Mais tout de suite, on poursuit avec une autre formation canadienne, celle-là toute nouvelle, Striker. Sur les ondes de la Radio Campus, la seule station à diffuser du métal à Trois-Rivières, c'est faux, 8 9 f m Bien, tu peux le faire. Écris un courriel à p r o x s i f o u à commercial.uktr.ca. Nous sommes à la recherche de chroniqueurs et d'animateurs pour toutes sortes de nouveaux projets, que ce soit pour la rentrée, l'hiver ou même cet été. Écris à p r o x s i f o u à commercial.uktr.ca ou visite sifou.ca. Vous voulez gagner un sac cadeau d'une valeur de 50 de céréales c r o q u e c a n e l l e ainsi qu'une variété de céréales General Mills? Vous n'avez rien à faire. Écoutez Assemblage requis le jeudi de 15 à 18 heures et vous pourriez avoir la chance de partir la journée du bon pied avec les céréales General Mills. On s'appelle Une fois semaine, c'est votre source hebdomadaire de nouvelles culturelles, d'actualités diverses, de musique émergente et d'insolites. Retrouvez Simon Fitzbay, les tops de l'insolite et les carreaux datent tous les mercredis après-midi de 15 heures à 18 heures sur les ondes de C'est f u 89 1 FM. En rediffusion le samedi de 13 heures à 16 heures.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 フレーズ・オブ・ブラッドいアルバムの新しいの新しいアルの新の新しいアルしいいアルバいアルバムの du Canada, tout comme,、euh, la formation qu'on a entendue au début du bloc, c'est-à-dire Striker, tout nouveau groupe avec,、euh, la pièce Full Speed or No Speed qui ouvre leur premier album Eyes in the Night qui est paru il y a quelques semaines. Et entre les deux, on a entendu des vétérans de la Floride Iced Earth avec un de leurs gros canons en spectacle Dark Saga. C'est tiré de l'album Alive in Athens paru en 1999. 19h38, vous êtes à l'émission La Brique et le Fanal, la seule émission de CFU e s t o consacrée au métal mélodique. Metal progressif, ainsi qu'au Power Metal. C'est Alain l a f f a v r e qui vous accompagne comme ça en musique jusqu'à 21h. On va maintenant poursuivre avec un peu de métal progressif. Dans un moment, on va entendre les Norvégiens de Pagans Mine. On va aussi entendre les Hollandais de EPK. Mais tout de suite, on écoute une nouveauté des Allemands de Vandenplatz sur les ondes de la Radio Campus de Trois-Rivières. La seule station à faire tourner du vrai métal à Trois-Rivières, c'est Faux 89.1 FM. From the night, will extinguish in my empty room. Then I speak a shadow. Avec ses 15 magasins et son site archambaud.ca. Visitez notre magasin au 2940 boulevard des r é c o l l e t et découvrez-y musique, lecture, vidéo, jeux vidéo, instruments, partitions, jeux, jouets et articles cadeaux. De plus, sur présentation de votre carte étudiante, profitez d'un rabais de 15% sur les livres à prix réguliers. u r v e i l l e z chaque semaine les prix i b a t t a b l e s sur les nouveautés lecture et profitez du mardi au jeudi des prix choc sur les nouveautés musique et vidéo. Archambaud et archambaud.ca, la culture du divertissement. Texafari présente Eclipse Festival 2010, le 10e anniversaire. Du 23 au 26 juillet 2010, spectacle de musique électronique en plein air avec Juno Reactor, d e n Ox Bakers, p Xerox Illumination et plus de 60 artistes du Canada et du monde entier qui performeront sur trois différentes scènes. Quatre jours de camping sur le magnifique site du Bonnet Rouge Rafting en bordure de la rivière Gatineau. Eclipse Festival 2010, du 23 au 26 juillet prochain. Plus d'informations au www.eclipsefestival.com. Une présentation de Texafari. Mathieu,、euh, petite question. Puis justement, tu travailles sur des choses de plus en plus ridicules à chaque fois que je passe te voir. Ben là, t'as le droit de pas aimer ça, mais un peu de respect quand même, c'est ma passion, bricoler. Ouais, excuse. Fait que c'est ce supposé être quoi exactement?、Hey, c'est clairement un simulateur devant l'oiseau, dis-moi pas que tu vois pas ça. OK. Puis le malaxeur et le sable laser, c'est pour faire quoi déjà? Ben. Oh, Kiwan avait raison. Je pense vraiment que t'as besoin d'aide. Assemblage r e q u i s tous les jeudis de l'été, de 15 à 18h, en rappel les samedis à 16h sur C'est Fou. C'est fou. C'est fou, c'est fou. C'est fou, c'est fou comme. C'est fou, c'est comme quoi, ça me fait、ah、arrive arriver, j'ai pas arrivé. Copopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopop EPK i avec la version spectacle de Cry for the Moon qu'on retrouve sur ce véritable petit bijou qu'est l'album double The Classical Conspiracy qui est paru à peu près à ce moment-ci l'année dernière. Je vous rappelle que EPK i seront de retour en spectacle cet automne à Montréal au club Soda le dimanche 21 novembre. C'est à ne pas manquer e p i c'est c un très bon spectacle. Juste avant ça, on a entendu les Norvégiens de Fagan's Mind qui, à ma, connaissance, à ma connaissance, ne sont jamais venus à Montréal. Ce qu'on a entendu, c'est Osiris, s t r y e and Front Return. C'est la pièce qui clôture leur, leur quatrième album God's Equation, qui est paru il y a deux ans, en 2008. Ça avait été un de mes albums préférés de 2008. Au début du b l o c on a entendu les é l é m e n t s de Vanden Platz avec Scar of an Angel, une très bonne pièce tirée de leur tout nouvel album de Seraphic Clockwork, qui est paru il y a deux ou trois semaines en importation et qui est censé paraître c e t t e s e m a i n e ou la semaine prochaine. En version nord-américaine. Vandenplass. 20h04, vous êtes à l'émission La Brique et le Fanal. La seule émission Tifu consacrée au métal mélodique, au métal progressif, ainsi qu'au power metal. C'est Alain Lefebvre qui vous accompagne comme ça en musique jusqu'à 21h. On a encore beaucoup de b o n n e m u s i q u e dans l'heure à venir. On va entendre entre autres Moon Sorrow. On va entendre Moon Spell. On va entendre、euh, Dissection. On va entendre aussi une pièce du tout nouvel album de Ozzy Osbourne qui est sorti aujourd'hui. Dans le prochain bloc, on va entendre un extrait de ce qui est mon album préféré à ce moment-ci, celui de Cathedral The Guessing Game. On va aussi entendre Dream Theater, mais tout de suite, on écoute Iron Maiden sur les ondes de la Radio Campus, la seule station à faire tourner du vrai métal à Trois-Rivières. Absolument la seule. C'est fou, 891 FM. I'm John Petrucci from Dream Theater, and you're listening to CFOU 89.1 FM. To her pain, God give me the power to take Freeze r o l avec The Casket Chaser, c'est probablement la pièce la plus accessible de leur d e dernier album. La pièce la plus typiquement Doom, l'album The Guessing Game, qui est paru il y a quelques semaines et que je recommande chaudement aux amateurs de trucs, je dirais, audacieux, différents, bizarroïdes. C'est vraiment le mot pour décrire cet album, The Guessing Game, bizarroïdes. J'aime beaucoup. Juste avant ça, on a entendu Dream Theater avec、euh, Wait for Sleep. C'est tiré de leur album classique Images and Words de 1992. Et au début du b l o c on a entendu Iron Maiden avec For the Greater Good of God. C'est tiré de leur dernier album studio, A Matter of Life and Death, qui est paru en 2006. Ils en ont un nouveau qui s'en vient, le, intitulé The Final Frontier, dont on a entendu une pièce, une nouvelle pièce tout à l'heure à l'émission Classique. Et j'ai besoin de le rappeler. Iron Maiden et Dream Theater seront à Ottawa. dans le cadre du Cisco Blues Fest, le mardi 6 juillet, le lendemain, le mercredi, le 7, ils seront au Centre-Belle à Montréal, et le vendredi, ils seront sur les plaines d'Abraham pour, dans le cadre du Festival d'été de Québec, et ça, ça va être probablement l'événement métal de l'année à Québec. Parmi les concerts à venir qui pourraient vous intéresser, outre Iron Maiden et Dream Theater, eh bien, vendredi, ce vendredi 25 juin, Scorpions et Cinderella seront au pavillon de la jeunesse de Québec. Ça, c'est dans le cadre de la tournée d'adieu de, de Scorpions. Donc, dernière chance, probablement, de revoir, de voir Scorpions. Au Québec, le samedi, samedi prochain, ils seront au Centre b e l l Rush sera au Festival de Québec le jeudi 15 juillet et、euh, le dimanche 18, Rammstein et Apocalyptica vont clôturer le festival sur les plaines d'Abraham. Le même soir que Soy Work, Death Angel, Mutiny Within et Swashbuckle seront au Foufou en électrique de Montréal, bien sûr. Vendredi 23 juillet, Megadeth, Slayer et Testament seront au Pavillon de la Jeunesse de Québec et le lendemain, Le samedi, ils seront au Heavy MTL au parc Jean Drapeau de Montréal. Bien sûr, Slayer, Megadeth et Testament seront en vedette avec Alice Cooper, Mastodon, Fear Factory, Cataclysm, Anvil. J'ai bien hâte de revoir Anvil. Et Rob Alford. Ça, ça se poursuit le Heavy MTL le lendemain, le dimanche, mais c'est pas mal moins intéressant. À part Rob Zombie, Three Inches of Blood, Airborne et Despise Icon. Uh, C'est vraiment pas une belle affiche pour vous dire. C'est Corn qui est en vedette avec、uh, Lamb of God,、uh, Five Finger Death Punch, Hate Breed,、uh, Winds of Plague, a t r y u In This Moment, Norma Jean.、Uh, ouais, mais. r d i 3 août, le Summer Slaughter Tour s'arrête au Club Soda avec、uh, Decapitated, the, the Faceless, All Shall Perish, The Red Cord, The Veil of Myer, a s e p h a l i c Carnage et trois autres bandes. u、euh, n、euh, des, euh, des, groupes,、euh, je dirais fondateurs、euh, du mouvement métal progressif extrême. Scénic seront au Café Campus le mercredi 4 août avec Intronaut et d i s r y t h m i a Pour les amateurs de d e t p le jeudi, Jungle Rot sera au Petit Campus. Dimanche 12 septembre, Catatonia, Swallow the Sun et Orphan Land seront à leur tour au Petit Campus. Samedi 18 septembre, Camelot, Leaves Eye et Blackguard seront au Club Soda. e m o l a t i o n Vader et trois autres groupes seront au Fofun le dimanche 3 octobre. Mercredi 20 octobre, Nevermore! Warbringer et deux autres groupes seront au Fofun électrique. Dimanche 21 novembre, e FK seront de retour au Club Soda. Et finalement, le 22 novembre, c'est un lundi, Forbidden, Evil, Gamma Bomb et b o n d e d by Blood seront au Fofun électrique. 20h28, vous êtes à l'émission, le b r i c k e t de f i n a l la seule émission de ces fous consacrée au métal mélodique, au métal progressif, ainsi qu'au power metal. C'est a l i n l a f f a r e qui vous accompagne comme ça en musique pour encore une trentaine de minutes, jusqu'à 21h. Dans le prochain bloc, on va y aller avec un petit bloc scandinave. On va entendre Moonsorrow. Ça, c'est un autre de mes groupes préférés. Mais tout de suite, on va poursuivre avec les Portugais de Moonspell. Sur les ondes de la Radio Campus, la seule station à diffuser du métal et du bruit récemment ici, c'est f o u 89.1 FM.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 s、si、tu veux vivre une belle expérience, connaître de nouveaux groupes, partager tes passions, eh bien tu peux le faire. Écris un courriel à v r o g s f o u commercial-uktr.ca. Nous sommes à la recherche de chroniqueurs et d'animateurs pour toutes sortes de nouveaux projets, que ce soit pour la rentrée, l'hiver ou même cet été, écris à v r o g s f o u commercial-uktr.ca ou visite sifou.ca. Le cinéma du Cap est fier de vous offrir un cinéma comme nulle part ailleurs. Avec ses sept salles et toutes les primeurs. Voici les prochaines sorties à surveiller au cinéma du Cap. Robin des Bois et Lettre à Juliette, à la fiche f dès le 14 mai. Shrek 4 3D, à la fiche f dès le 21 mai. L'Enfant Prodige et Prince of Persia, à la fiche f dès le 28 mai. Marmaduke, à la fiche f dès le 4 juin. Karate Kid et l'Agence Touriste, à la f fiche dès le 11 juin. Entrez dans le monde du cinéma et vivez l'expérience avec le cinéma du Cap.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 C'est fou. Aluc T.A.R.R. T'as la voie, boss. T'as la voie, b o u s La brique et le fanal sur les ondes de Sifu 89 Dark Funeral! Avec,、euh, bon, dans leur c on p o u r r i t d i r que c'est une chanson d'amour, vraiment. La pièce Goddess of Sodomy. C'est tiré de leur, c、euh, e leur album classique Diabolus Interium. C'est paru en 2001. Juste avant ça, on a entendu Moonsorrow avec une longue pièce. Ben, ils sont t o u s l o n g s l e <rire> pièces à Moonsorrow. C'était Ice Car. e、euh, c'est tiré de ce véritable petit bijou qu'est l'album Very Sakeet, e、euh, qui est paru en 2005. Et au début du bloc, on a entendu les Portugais le Moonspell avec Atagina.、Euh, c'est une pièce qu'on retrouve en bonus sur le, vénile, a version v i n y l e de leur premier album officiel Wolf Heart, paru en 1995. 20h53, l'émission s'achève. C'est déjà tout pour moi, mes amis, le docteur Pendragon et Sinistros vont être ici dans un instant. pour l'émission réanimation. Je vous laisse avec une dernière pièce, une pièce de Ozzy Osbourne tirée de son tout nouvel album intitulé Scream qui est sorti aujourd'hui même en magasin. Je vais vous en parler plus en détail vendredi prochain en c l a s s i q u Je vais vous en faire une, je vais vous faire une présentation complète de l'album. On va se laisser en écoutant la pièce qui ouvre le disque Let It Die. Je vous souhaite une très belle fin de soirée. Je vous donne rendez-vous à 19h mardi prochain pour une autre émission, la brique et le fanal, la dernière dans mon cas. Et n'oubliez pas c l a s s i q u e vendredi à midi. Bonne semaine!